Chaque nuit Quand l'oiseau de paradis fait sa ronde J'ouvre la porte à mon amour Et tous les deux nous voyageons loin du monde En attendant le retour Des premiers rayons du soleil et de l'ombre Dans la chambre nue Où tous nos gestes sont tellement inconnus Chaque nuit Nous échangeons des colliers de promesses Nous échangeons des anneaux d'or Des rivières et des diamants de jeunesse Et puis nous quittons le port Comme des rois sur des bateaux de tendresse Pour mille pays Que tu fais naître demain chaque nuit Et nos yeux Ne trouvent pas le sommeil comment Soleil. Dieu, que je t'aime chaque nuit, que tu m'aimes chaque nuit, que la route est belle chaque nuit.